On va claquer nous dans ce game, voici 15 0, on fait des hits pendant que tu fais des siens, sournois et nocieux. Et comme mi ambition, sion de retourner le game. game, faire tomber le million. Tomber, tomber, tomber le million. Tu vas claquer pour nous dans ce game, voici 15 0, on fait des hits pendant que tu fais des siens, sournois et nocieux. Et comme mi ambition, sion de retourner le game. game, faire tomber le million. Viens, yeah. tomber, tomber, tomber le million. J'arrive en force dans ta capitale. Ouais mon gars. On est venu gonfler notre capitale. Ouais ouais ouais ouais million de vues même ta daronne a capté mes bails capté mes bails capté mes bails je prends les gros gros j'ai pas le time ouais ouais je suis pété j'ai trop la dalle jamais payé de coups putain mes frères toujours l'été médience en arrière en arrière 2017 kala chasse et ses rappeurs vont bouffer la terre ils vont découvrir le vrai visage de chiper de terre chiper de terre chiper de terre même m'a faire pleurer des merdes ouais ouais Tu dois gravé équipe dans tes entrailles dans tes entrailles mon polo c'est la guerre c'est la croix c'est la guerre mais c'est la croix c'est la guerre mon polo c'est la terre c'est la tu a tu gravé équipe dans tes entrailles mon polo c'est la terre c'est la croix c'est la guerre tu a tu gravé équipe polo c'est la guerre tu bordes de plat pour nous dans ce game voici 15 0 on fait les hits pendant que tu fais des siens sur nous et nos cieux des camions mission sion de retourner le game vers tomber le million Tombé, tombé, tombé le mian Tu vas te placer ton nom dans ce game et Toi t'es 15-0 On fait des hits pendant qu'tu fais des siets Somme des dossiers Des camions ambitiants De retourner le game, game. Faire tomber le mian Tombé, tombé, tombé le mian Aller vite et ton mer Je me laisserai pas faire quoi Trois perles pour peu de gains Tout ça on reste sincère Mais tu crois quoi, quoi, quoi On est fait de pierre Vos coups de pouteaux dans le dos m'ont fait pousser la crinière Le gars me croise dans son quartier tout ce qu'il peut faire c'est se taire Allez faire vos petits guéguers on a autre chose à faire Amusez-vous, prenez les restes, t'es toujours dans ta cave J'suis en showcase dans les fates lest, dans les fates lest Tu parles de place pour nous dans ce game C'est toi t'es 15-0 On fait des hits pendant que tu fais des sièges Sur nous tes dossiers Et comme l'ambition, de retourner le game Faire tomber le mien Tomber, tomber, tomber le mien Tu parles de place pour nous dans ce game C'est toi t'es 15-0 Et pendant que tu fais des siens sont nous les cieux des camions mission sion de retourner le game